50 languages 98. 98. conjonction double conjonction double Le voyage était certes beau mais trop fatiguant Le voyage était certes beau mais trop fatiguant Le train était certes à l'heure mais complet Le train était certes à l'heure mais complet L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. Il prend soit le bus, soit le train. Il prend soit le bus, soit le train. Il vient soit ce soir, soit demain matin. Il vient soit ce soir, soit demain matin. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. Elle parle non- seulement l'espagnol mais aussi l'anglais. Elle parle non seulement l'espagnol mais aussi l'anglais. Elle a vécu nonseulement à Madrid mais aussi à Londres. Elle a vécu non-seulement à Madrid mais aussi à Londres. Elle connaît noneulement l'Espagne mais aussi l'Angleterre. Elle connaît non-seulement l'Espagne mais aussi l'Angleterre. Il est noneulement bête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 ni de la guitare je ne sais danser ni la valse ni la samba je ne sais danser ni la valse ni la samba je n'aime ni l'opéra ni le ballet je n'aime ni l'opéra ni le ballet plus tu travailles vite plus tôt tu auras terminé plus tu travailles vite plus tôt tu auras terminé plus tu viens plus tôt tu seras parti plus tu viens